بسم الله الرحمن الرحيم جانس الله خاطة في التسجيل في درس عمل خمس جديد ستاة پايتا انرجistر قدرام شا فعل اقام عباب حسنا تعبد نعم وهذا النذير الباب السابق تقريبا قال سامن وغزيت دي رولوان في قبور الصالحين الى ان قبورهم تعبد من دون الله نعم في صلى الله عليه وسلم prennent comme shubohat, de faire un masjid masjid autre sur le qabr -nabi, en disant que nabawi se trouve à l'intérieur கே ஜி சபிநூடா கோவ C'est que comme on l'expliquait dans les doulos précédents, النبي صلى الله عليه وسلم توفيا في غرفة أعيشا Dans la pièce de أعيشا qui elle à la base n'était pas dans le masjid. Elle est proche du masjid. ثمّا توسيا على المسجد. Le masjid était agrandi. Ce qui fait qu'il a angle B c'est culfa. D'accord. Donc en réalité le mosquée n'a pas été construite de base. Tout comme la tombe n'a pas été mise dans le mosquée de base. Mais ce sont des des euh suite à les travaux qui ont été faits. D'accord Et comme il dit euh comme il y a qu'il Bagd al-Alama, a dit ma'sala دوليَّة والاستدلاليَّة هذه مسألة basée sur l'exact des gouverneurs ceux qui ont fait ça et من كان أحياء من السحابة انكارزا عليك ceux qui attend quand ils vont parmi les sahabas n'ont pas été d'accord avec ça après ils n'ont rien à faire donc c'est pas une khuja c'est pas un dalile c'est ni le nabi salafim qui l'a fait ni ses asahabes qui l'ont fait comme le faire de faire une coupole verte ou al-zalika quoi qu'il en soit comme je vous l'ai dit moi j'ai jamais été là-bas et nous on a là qui est facile de, de, de m'y rendre de pouvoir voir ce masjid al-Nabawi de pouvoir voir ce masjid al-Haram ou al-zalika et je n'ai pas vu comment cela est bâti mais les rôles m'expliquent que c'est fait de sorte à ce que tu ne puisses pas t'entrouver dans la Qibla ou où... al-zalika ça a été protégé Hein ah? On prend donc. Ah ouais. D'accord. Donc euh cet argument il tient pas debout. Cet argument tient pas debout. Et quoi qu'il en soit, elle a elle a dit les qu'elles qui m'a ذكرناها. Tu te souviens comme elle dit, ils font quoi Ils disent le Nabi sallallahu alayhi wasallam est enterré ça tombe dans le mosquée. Ouais. Et on dit le Nabi sallallahu alayhi wasallam il a dit لئن الله ليوذ النصارى اتخذوا قبرا بآي مساجد pourquoi vous laissez ça en fait cela est ce que ce nabi sur hadem qui est tombé dans dans dans dans de lui même la censé ashab la pourquoi vous laissez ce kelam son hadith qui est authentique et la compréhension de ça de ces ashab qui est authentique pour aller prendre des faits d'hommes qui ont lieu par la suite tu vois c'est quoi ça c'est typé à la hwa c'est vite passion parce qu'un argument les arguments les autres pour vous dire Combien d'un hadith est venu avant de mourir, les amaudits pour cela Il a fait un droit que Allah ne gêne pas, ne fasse pas de sa tombe, un wafan qui est adoré. Donc là, votre prétendu amour du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un amour qui tombe dans le goulou, qui amène à ce que les gens commettent les shirkiyat. Et ça lui rembêle d'avant, ان اصل الشركه وتركه نسجنه هو الغلو في صالح ابي النبي صلى الله عليه واله جاء شخص يدوروا عليه كين عنده حب كي ما اتاي رند لجيفر اي لا بي قال لا تطرقوني كما ترات النصارى ابن مريم وانما انا رسول الله وعبده قال لا تجنوا في مدحني لاجهه اوترا كما نفى النصارى مع عيسى ابن مريم انا جست الرسول الله وسامعته Notre feuuvre جديد وهو ما جاء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وسده او صدده كل طريق يوصل الى الشرك en ce qui vient comme le protection que le Nabi صلى الله عليه وسلم a instauré pour le Tawhid et qui n'a fermé les portes à toute voie qui mène qui mène au shirk قال الله تعالى لكم ديجا لكم رسول من نفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وذا رساليو ميساجي دو فومم sur qui pèse lourd ce que vous subissez et qui est soucieux de vous et compatissant et miséricordieux envers les croyants اذكر يقول في شرح الكلمات رسول اي مرسل من الله والمراد به نبينا محمد Donc رسول سنوهي من الله celui qui est visé dans ce verset là en lui même c'est Mohammed sallalahu alayhi wasallam من انفسكم اي خطاب الى العرب وكم من انفسكم de vous même c'est-à-dire les arabs. Et il a été dit également, min eh, anfasikum, les êtres humains. Et il kira'a yakin min anfasikum. Anfas, ism tafdil, c'est ce qui est le plus précieux, en fait. C'est-à-dire parmi votre descendance, la plus précieuse, la plus honorable. Fikira'a. Ok, yakin khita'bani l'arab, wal ma'ana anahada al-rasoul minkum. اَيُوَ الْعَرَبُ يَنْتِقْ بِلِسَانِكُمْ وَتَعْلِفُونَ نَصَبَهُ وَشَرَفَهُ وَأَمَانَةَ Donc en fait Allah Azza wa Jal, dans le cours où le sens volu sont les Arabes, qu'un messager de vous, c'est-à-dire vous des Arabes, vous avez venu, qui parle votre langue et de vous connaissez la généalogie. Et tous les messagers qui ont été envoyés Tous sont connus. D'accord Ils connaissent la... C'est-à-dire avant la Nubuwa, avant l'Issa'ala, c'est-à-dire des gens de valeur, des gens nobles, des gens inspectables, reconnus par les autres, qui ne mentaient pas, qui ne faisaient pas des faux-wahish. Tous. Pourquoi Comme ça, le jour, il y a qu'un message, il ne dit pas, « Ouais, mais toi, avant, tu étais à Kazaï, Kazaï, Kazaï. » Pas d'argument. Contrairement, par exemple, nous, aujourd'hui, pour les convertir ou le repentir. On a rien passé. Ça s'attire que d'autres. Mais je nous ont connu auparavant. Je nous ont vu auparavant. Qui nous étions que nous fusions. Allah yafou anna. Et après, il faut de lui, il faut à Allah taala, wa bi rahmatihum innatih. Ils nous ouvrent les yeux vers nos cœurs au sur la voie de vérité. Qui est l'islam Et la touba, وصية المسلمين. qui était dans qui était dans les gardons dans les maras. Et ensuite mine le tawfik la tawfik qui était accordé de connaître la sunna. D'accord. Ta connait la sunna la salafie la voie authentique ici dans l'islam. Dans l'islam, en façon générale, c'est la origine de, de de de de vérité, mais elle a plusieurs voies dont celle la bonne comme du hadith. des 73 sectes. Donc, plein de gens sont entrés en islam, mais très peu d'entre eux sont sur la voie droite, la voie authentique. A cause du Dja'el, à cause des Hawa, à cause de des choses qu'Allah connaît, par rapport à ce que dans le cœur du Rabd, pourquoi il n'a pas été mis sur la voie droite directement. Ou à K'ava. Tout ça pour arriver à dire que une fois que tu as connu justement Al-Haqq, Tu cherches à le faire connaître vos. Et tu n'acceptes pas, tu ne te mets pas qu'il soit contredit. C'est normal. Allah ghayra fi din. La jalousie religieuse. D'accord. Et tous les hadiths d'Ibn Karam, le hadith du nasiha donc le musulman se faut il à la la la, la fauge et de vouloir dès faux début un petit peu trop. Parce qu'elle gel, tu veux le khair mais si tu prends mal, c'est pas la droite, trop dur, trop direct. ça a causé des conséquences. Et on est trop pressé également. On veut tout tout de suite. On a conduit le hak, on veut que je le connaisse tout tout avec nous. Là, tu as la hadith d'Amin Com, "Innaka la tahdiman ahabbata, lakin Allah yahdi man yasha." Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. C'est nous on vient pas à nous. C'est des choses souvent au début, on a du mal à, à admettre quand tu vas des musulmans. مثلا, tu dis "Subhan Allah. J'ai fait tant d'années dans le kofre. J'ai connu l'islam. Faut de là je connais la vérité et où ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est dans les slam et que ce n'est pas la vérité. C'est pas le problème. Voilà. Avant là, il connaissait c'est dans le cœur. Mais tu sais, tu sais que c'est tu devrais accepter. Il y a pas de temps, tu te rendre compte que tu te dis sur Allah. Ce ce c'est c'est te garrement dans lequel beaucoup se trouvent. Ça freine justement cette da'wa. Quand tu dis seulement moi je vous voyais. Et à cause de ce que je voyais, j'étais pas tiré par votre religion. Maintenant, il en faut de là, j'ai plus côté la vérité, en connaissant le Nabi sallalah, connaissant les Sahaba, en connaissant le Salaf. connaissant les ulama, de la sunna, ce qui permet de savoir que la, bo la bonne religion, c'est celle-ci, que vous, vous êtes des musulmans, mais votre façon de pratiquer, elle n'est pas bonne. Et ça m'a fait fuir, moi, ça ne m'a pas attiré quand vous, vous pratiquiez. Et moi, je trouve que l'islam, c'est le haqq, et que le monde ne sera très formé sans l'islam, et que l'islam ne pourra pas se propager tant que nous, les musulmans, ne seraient pas plus sera sur la droiture de façon générale. Pour que les gens voient à travers nous, c'est <coughs> quoi la religion. Mais ils le voient, un, il fait une haqq, Et ils sentent qu'ils font n'importe quoi. Les gens ne vont pas prendre le 1. Comme dans le hadith qu'on a appris dans le, le khabar du Sama qui vient. Le shaitan, il rajoute, les gens, ils prennent quoi Ils prennent, ils servent de 1 pour prendre tous les autres Akazib. Les gens s'en tirent par le faux, directement. Donc, au début, tu as un peu cette colère envers les autres muslimines. Tu les aimes et tu dis sur Allah. Tu vois Après, c'est une chose qu'Allah a voulu. Minna al-Mashiya. Al-Amin al-Mashiach. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, après que tu aies connu tout cela, tu viens et tu fais nassiha aux gens. A des muslimines. Et tu dis, ah, amelors-toi, il y a encore, je ne sais pas combien de temps, tu faisais ci, ça, ci, ça, maintenant tu vas apprendre à moi ma religion. Tu vois. Ça y est, tu as fait, tu as charadé, tu as un peu de temps qui pousse, tu as connu, tu sais, il dit, je fais bien pour toi, mais doucement, calme-toi, tu vois. Moi, je prends l'islam de... je le connais à mon grand-père était comme ça, mon grand-père était comme ça et caza et caza et caza. Je dis non, nah, mais Allah il a pas envoyé ton grand-père pour moi. Dans le Coran Allah il parle de qui De Mohammed sallalahu alayhi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Hadithna alaykum ma'an antum, harisna alaykum bil mu'minin rahoufur rahim. Vous êtes venu à messager entre vous. Donc pour dire qu'on le connaît, on sait qui il est, on connaît sa droiture. On connaît son sceau. Quand ton grand-père, je sais pas qui il est, je ne sais pas sa droiture. Je ne connais pas son site. D'accord Et si les saints de ton grand-père sont même que le tien, ben désolé, il ne m'aura pas attiré non plus, quoi. Tu vois. Donc, quoi qu'il en soit, respect pour le grand-père, respect pour les oncles, toi qui sont des musulmines, mais moi, c'est le messager d'Allah qu'on m'a envoyé, pour toi comme exemple, pas les autres. Armis quelqu'un qui sera sur la voie du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu me dis les gens, moi, je ne le vois pas comme ça. Donc, les gens ils vont se rejeter, tu viens avec Adil-Allah, tu viens avec des versets du de Coran, tu viens avec des hadiths, tu viens avec des fatahawah, ils te prennent de haut. Pourquoi Tu as dit que toi, tu as quelques jours, tu as quelques mois, tu es tout nouveau en islam, moi je suis un ancien, je connais. Ça c'est triste. À la base de Haq, on accepte de qui ils viennent. Omar a dit à nous, il faisait rentrer Ibn Abbas avec son assemblée, eux, des gens qui consultaient. Et parmi eux, il y avait des gens qui étaient agis. Il leur a dit, une fois... Nadim Abdasse Ils ont dit mais on a des enfants comme lui on n'a pas dans lui Tu vois après leur a dit Mazda taqulun si kullu azwajal idha ja'a dhurw wal fath wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa sabbih bihamdi rabbika wa staghfir innahu kana tawwaba qurrat an-nasr li sukour leur a dit vous dites quoi ce verset là Ils ont dit différentes choses Et après leur Abdasse et toi tu dis quoi Il dit Allah a informé son messager que son délai est proche donc de faire les tasbih et que la victoire arrive du fait qu'il sera à libérer tout cela normalement il a dit ma alam illama taalamu anta je connais ce que je connais ce que tu connais aussi aujourd'hui regardez vous êtes tous là ce jeune connaît mieux que vous roe veut des grands les gens de les gens de badr et rel zadika a dit ce petit jeune il connaît mieux que vous Tout quand dans son majis de Omar, il y avait des jeunes mais aussi des âgés, des âgés. Là les gens vont apprendre. C'est pas le nouveau il va tout apprendre, c'est sûr. Et tu jetes l'ancien bicoulih, c'est pas l'ancien va tout apprendre, le nouveau il va en apprendre. Des fois tu as des nouveaux ils ont une masala que l'ancien connaît pas. Dans le hadith, مثلا de parce que le Nabi sallallahu alayhi wasallam il a dit aux Sahaba il a dit "Chajara tajbi al-mu'min ma'ahhi", il a dit "Nabti un homme musulman croyant". Quel est cet arbre Et dans le magique, il y avait Abou Bakara, il y avait Omar. Et Ibn Omar, il était là. C'est encore un enfant. Et il a dit « Ouakara fin nefsi yad nahla ». C'est le palmier. Mais je n'ai pas osé parler. Parce qu'il y a mon père qui était là, et Abou Bakara qui était là. C'est le respect des anciens, des grands, tu vois. Mais ce n'est pas les anciens de maintenant. C'est les vrais anciens. C'est les sahaba. Tu vois les gens sur qui il n'y a rien à dire par rapport à la, à la voix qui suivait. Mais tu as resté pourri ou n'osé pas parler, tu vois. C'est un enfant. Il restait à sa place. Il n'a pas répondu. Et le Nabi s'en s'en s'en s'en s'en dit, il y a une nakla. Normal, il s'est senti bien, vois, mais il n'a rien dit. Et en sortant, il a dit à son père Omar, je savais que c'était une nakla. Il a dit à Abou Nayy, là-haut, à Jabta, la kanaha billayem ne donnait qu'elle lia. Si tu avais répondu, tu aurais été encore plus aimé pour, pour moi que la donna entière. La fierté que j'aurais eu de ce que tu as dit. Que tu as dit le hak, et tu es encore un enfant. Et Omar, ça, il, a, il a pris son considération parce que par la suite, Il écoutait aussi les jeunes. Il savait parmi les jeunes qui étaient un alim, qui avaient du ilm. Il a beau être jeune, mais il a du ilm. Il a beau être nouveau, il a du ilm. Abu Horeira, combien de temps il a fait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam 3 ou 4 ans. Ahfa, celui qui a le plus de hadith, c'est lui. Il n'a pas fait autant de temps que les autres. Il a plus de hadith que les autres. Donc ne pas dire, oui, c'est le petit nouveau, il ne connaît rien. Le petit nouveau, il peut avoir une maçale que tu ne connais pas. Même des fois, un talib rappelle le masalah à un alib. Non pas qu'il soit plus savants que lui, mais le alib, des fois, il a un oubli. Et le talib, c'est un masalah, il s'en rappelle à ce moment-là. Peut-être qu'il a lu le, la veille, où il s'en rappelle bien la bien-de-mour-ezé, il dit « Ah, cher, qu'est-ce que c'est ?»« Non, ça. » Ou des fois, même le chef fait une erreur, le talib, il le reprend sur un truc. « ah, ah, Il s'en parle. »« Non, il ne dit pas « Ouais, quoi toi ?»« T'es mon talib, t'as rien à dire, c'est moi le cher. »« Ah, il dit le ral qui était parmi les causes de mon avance dans le djinn. Il a fait beaucoup de rêve pour moi, mais bon. Il était un mutassar, il j'aimait l'établir. Et après, quand j'ai connu l'établir, j'avais pris des... pour les copier, pris des sites à l'époque, le keref de l'Albani, qui parlait sur l'établir. J'ai dit, non, il faut que je lui dise. Il ne faut pas me dire, c'est-à-dire que cet homme-là, il m'a fait beaucoup de rêve, je vois qu'il fait des choses qui ne sont pas bonnes, il faut que je lui dise. Tu vois Et je viens le voir un jour et tout. Et je lui dis, il ah, faut que je parle avec toi et tout. Mais j'étais, c'était euh, pas bien. Il est âgé, tu vois, et tout. Et je dis, oh, comment je vais lui dire ça et tout. Bref. Et je lui dis, ah, je n'ai rien à lui dire. Dis, Tiens, regarde. Lise ça et tout. Il savait lire français. C'est pas français, mais il savait lire le français. Il lit. Et je vois sa tête, elle change. Elle redonne son visage. Hey, c'est quoi ça T'as mis à Bidah, il me regarde comme ça et tout. Hein Après, c'est Asra. Hey, vous voyez ce qu'il dit là tablier puis après il fait il rigole dans dans dans rire tu sais dans rire genre euh, genre un petit calme-toi tu vois elle dit faire أنت جاع et doucement tu vois mais ma wakala ni je dis comme quelqu'un c'est elle Al albani zekine albani tu vois qu'on dit bon avec ça albani les usaimin et voilà on connaît un autre mais bon ça ensemble y a que si tu vois ils connaissent l'albani c'est vraiment qu'il c'est Et elle a eu chance ça avoir un module vers la salle de fille à tout de suite. Ça me t'a rendu compte, tu vois. Elle me disait pita pita pita pita biza. Bizarre. Elle a pas été direct moi, tu vois. Juste au moment elle était euh... et après il faisait des trucs et il me dit "Ah la biza." et il rigole. Tu vois. Mais elle parle toujours à dit, tu vois, mais dans le sens il dit doucement petit. Bon. Après j'ai pas insisté. Pas insisté, mais pour te dire que ne crois pas que le fait soit l'un son ancienne et toi tu es un nouveau que le déroule va forcément toi. Et là Écoute ce qu'il a à dire. Écoute ce qu'il a à dire. Et s'il si a raison, il arrive à te prouver qu'il a raison, tu acceptes. Et s'il si a tort, tu lui expliques, il y a que la vérité c'est qu'il nah. y a, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a. Mais nous, on fait attention au début à la fougue. Au début, on a beaucoup, beaucoup de fougue. Et on fait des choses très mal droitement. On fait beaucoup dehors au début. Sallallahu alayafu al-an. N'am. Donc, il y a quoi azizun alayhi a shadidun alayhi telki lui pèse ce qu'il subissait ma'anitum ayma yashku alaykum harisun alaykum et soucieux de vous yasir al-hirs ala nafsikum wa imanikum wa hudakum ki soucieux de votre vie d'accord et pour le profit de votre religion raufun arafa ya kasrat ash-shafaqa c'est la compassion le compatissant رحيم كثير رحمه ميزاكاردي يتمنى يا يمتن الله في هذه الايه للناس وفي مقدمتهم العرب حيث بحث فيه رسولا من جنسهم ينطق بلغتهم ويعرفون نصبه وشرفه وامانته ثم وصف الله ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصفات الساميه التي تستوجب اتباع اتباعه وتصديقه مبينا انو يشق عليهم يشق على امته وانو حريص على نفعهم و هدايتهم و انو كثير الشفقه او رحمه ورحمة, ورحمه ورحمه بهم كلكا ابوكامو فرسي كلك الله عز وجل ا Inform qu'il a envoyé un messager qui vient des arabes il le connaissent sa droiteure et autre et explique que ce messager est venu et qu'il vous aime qui veut du bien pour vous يودو بيان برهو هاذيت من الكلوب عطتت من الكلوب يقول فوائد بيين نعمه نعمات الله على البشر في مقدمته من العرب بعثه هذا النبي الذي انفضه الله به بين مهاوي الشرك ورذيله Donc ça montre le bienfait d'Allah Azawajel sur l'être humain en envoyant en leur sein et à leur tête les Arabes, un prophète venant d'eux, l'étie des Arabes pour les sortir de leurs ténèbres. C'est dire qu'il était le chef à l'époque. Deuxièmement, بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على امتي. Ce qui montre le souci du Nabi صلى الله عليه وسلم sur sa communauté. اذا والله بنص صيرا ص دعوه كان اشفق الناس مع الناس ارحم الناس بالناس يقب مناسبه الايا للباب وللتوحيد فكما بنو الرابط ديرسيه بخصوص التوحيد حيث دلت الايه على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على امته وهذا يقتدي بمايته لجانب التوحيد وصده كل تدقيق يؤدي للشرك وكد فعل ذلك فنها عن تعظيم القبور بالبناء و في مقدمته قبره قبره عليه الصلاه والسلام دونك Verse 1 indique que le vason du Nabi sallallahu alayhi wasallam était soucieux de sa communauté ce qui implique le côté du tawhid qui est le plus important qu'il a insisté gravement et grandement sur ce point là et qu'il a fait en sorte de fermer toutes les portes toutes les portes qui mènent au shirk et Bassalen a mis la chose qu'aurait la pu amener à être a muazama بعد موته وقبره سوف توم دونك il était grandement là-dessus avant de mourir d'accord car ce caribou ou même sabika il le savait min wahil al azab al jinn il la sut donc il était beaucoup là-dessus donc là aujourd'hui c'est si des gens viennent à déraper et à dévier dans ce dabla le prophète salla Allahu alayhi wa sallam qu'a le mashhad qu'a le mashhad après ces jours qui sont passés pourquoi الجهل. طيب. علي الله. الله الله الله ثم قال هريرة قال قال وعن رسول صلى صلى عليه عليه وسلم لا بيوتكم ولا عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو حسن النبي صلى الله عليه وسلم Ne faites pas de vos maisons des tombes. Et ne faites pas de ma tombe un lieu de Eid. Et faites la salat sur moi. Qui a votre salat me parvient aux vous soyez. Aux vous soyez. Yaquru fi shalak kalimat. Ne faites pas de vos maisons des tombes. Et ne les faites pas à la place des tombes, pour les altérer de la prière et de la lecture et du rappel. Donc ne faites pas de nos maisons comme des tombes. Ça veut dire quoi le tombe Donc c'est pas salat donc toi ta maison tu dois la faire vivre par le zikr donc c'est un wafil la sunnath c'est l'effet à la maison il y a des cor'an à la maison la salane manqara sur l'atel bakara fil baït euh, euh, taïm mansa sur l'atel bakara fil baïtin la yakrobou shaitan celui qui est sur l'atel bakara dans une maison shaitan il n'approche pas cette maison là il le rappelle sans cesse dans la maison pour que la maison soit taïm amira bi zikrillah azawajal pour qu'il ne baraka la tajalu kabri'ida ay la كَبْرِ عَلَى وَجِي مَعْشَوْسِ وَجْتِمَعِنْ مَعْهُدْ فِيزَمَعِنْ مَعْشَوْسِ C'est-à-dire, ne faites pas demain tombe un lieu de Eid, c'est-à-dire en la visitant, d'une façon particulière, pour une occasion particulière, à un moment particulier. D'accord C'est-à-dire, c'est-à-dire, le Tarsis. Le Tarsis. Sans quoi Vous êtes comme le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, à la force, à la Juz. Eidhan al-Eid wa ma yu'tadu. va dire ou qu'il veut dire en temps ou en مكان. Et Ka'id c'est une chose qui est pris comme de façon coutumière, c'est-à-dire un lieu ou un temps pour un acte précis. C'est ça, Aid. Puisque le terme fête, ce terme fête, c'est un peu plus large. D'accord Il est le fait de faire une euh, célébration soit en un lieu particulier choisi et qui n'a pas été défini par le euh, par le chara, ou alors à un moment particulier. de apétit défini par ça, le char. Ça c'est le rite qui est haram. "Fainas salatukum tablughuni haythu kuntum. Ayyu ma yakunu min salatikum wa salamikum fainahu yabluuni sawa kuntum 'inda qabrihi aw ba'idan 'anhu." Qu'on sa salat ta khufi salla Allahu 'alayhi wa sallam. Il dit que faire le parvien ou qu'on soit, c'est-à-dire le fait de se rendre à son cèbre n'est pas en soi une cause pour faire la salat sur lui ou qu'on soit. Assalat nous ne parvient et attention هذا ليس دليلا على ان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع non ne t'en pas qu'on le dit ils des anges lui ont des gens qui le retransmet nous sont dit la papa pauvre le bel parce que déjà on invoque ils disent va si autour de salam ce qui autour de doa pour la chafa et autre il l'invoque et particulièrement où en dacabri OK il a dit là assalat kon fait sur lui sallallahu alayhi wa sallam on le prononce au conso Parce que son nom est prononcé, et ça lui parvient. Et ça lui parvient. Et salam kazalik, ça lui parvient. Donc il ne faut pas se dire, il faut aller faire ça en aqabli. C'est là. Et il y avait qui lui qui le faisait. Les sahabas n'étaient pas d'accord avec lui, à ce point-là. Il y a un peu plus de chagrin. Il y a un peu plus de chagrin. Il y a un peu plus de chagrin. Il y a un peu plus de chagrin. Il y a un peu plus de chagrin. أن النبي صلى الله عليه وسلم نعا عن حجر البويوت و تعطيه لها من ذكر الله و عبادته و ينعا عن اتخاذ الكبره ما زارا نزارو على وجه المخصص في زمن المخصص ثم أمر بصلاة عليه مبينان أن الصلاة عليه تبلغوه من أي مسلم كان وفي أي مكان كان donc dans ce حدث Abu Hurira نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم nous interdit d'annuler les عبادات dans nos maisons فى الصلاة à la maison Tadésic à la maison, les deux Corans à la maison, d'accord La maison, il faut la faire vivre. Et également, de ne pas prendre sa tombe comme lieu de visite, de façon telle qu'on l'a décrit auparavant, c'est-à-dire un moment particulier pour l'occasion particulière, d'une façon particulière. Il dit le fawait, « Tachlim haj al-boyout min ibadatillah. Thani al-tachlim al-salat al-makabir. கபிபர் <laughs> تحريم زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم رواج مخصوص في زمن مخصوص وكذلك زياره كل قبر دونك اي صح سي valable pour d'autres tombe c'est pas que la sienne le tombe tu visites à la force أما tu réserves un jour particulier une occasion particulière une fois particulière azala رابعا وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فينا خلافه طه العلماء كسي واجب باسكو مستحب فصلاه سيكصون مثيته رابعا وجوب طيب ككر ا خامسا الصلاه والسلام على النبي صلى الله تبارك وتعالى حيث كان المصلي كالصلاه صلاتكم في سر لافوكاسيون كوفير بون لوي اي لو سلام كوليباس لوفيريد او كون سوا يتفار الاموات بدعاء الاحياء كوفر سي لو مور كي بروفيت دي دعاء دو فيفان اي نو با لو كونترير اسكو ديجا نو با كومبري كاي يفو ابوكيه لي مور بو كو يز انتيرسيت بوغ نو دي لو مور سي لوي كي بون تو على باس Lui, le mort, et moi, quoi qu'il fasse maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de ramel. Il ne faut rien faire pour toi. Mais vous, famille Bodoaï, qui l'a allahou yurfa'ano. C'est toi le vivant qui doit... S'il si pouvait parler, il serait plus en train de dire un mot pour moi. D'accord Mais ce n'est pas le cas. Il y a tout le monde qui s'abattent à l'hadith, le bébé, et le tawhid. Il y a tout le monde qui s'abattent à l'hadith, il y a tout le monde qui s'abattent à la tâhrim, et qui s'abattent à l'hidha, et qui s'abattent à l'hidha, et qui Là, ce hadith est pour montrer que Satan ne l'a pas appris comme le Dehid. Et cela a un quel but De protéger le Tawhid et former toutes les portes qui aiment au chèque. Je n'en ai pas de la fin. Je n'en ai pas de la fin. Ali ibn Hussain a dit qu'il a fait qu'il a fait auquel il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il a trouvé ça et il a dit qu'il a dit إذا كانتظيمات حدثة سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسفل ت... على زندگاه وليس وليس بيوتكم كبورا وصلوا عليها فنسليمكم يبلغني أينما كنتم رواه في مختار donc là علي c'est le petit petit fils du nabi صلى الله عليه وسلم c'est le fils de Hussain on s'est le fils de Ali Il dit qu'il avait eu un homme rentrer dans une brèche à un endroit près de la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y rentrait et il l'invoquait à cet endroit-là. Et là, Ali l'a interdit de faire cela en donnant la Hujjah. Il a dit, j'ai entendu de mon père qu'il a entendu de mon grand-père. C'est qui son grand-père Ali. Que mon grand-père entendu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne prenait pas ma tombe comme lieu de عيد et ni vos maisons comme tombe comme tombeau et faites cela sur moi que votre teslim me parvienne où que vous soyez enfin معنا الحديث صادق سنان صص forjawna c'est قوه او خوخاء c'est une brèche comme une ouverture dans les années quand alors ta ta'khizu ala taj'alou ne faites pas de ma tombe un lieu de عيد يقور في شرح الاجمالي يعبرنا علي بن حسين رضي الله عنه على باذ التراضي في صف الصحابه ويجوز على غيرهم كذلك ليس صحابي دكا صحابي بين وراء رجلا يدعو الله سبحانه وسبحانه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانه نهاه عن ذلك مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه النهي عن اعتياد قبره للزياره والنهي عن تعطيل البيوت من بركه الله وذكره وتشبيهها بالمقابر مغبرا ان السلام المسلم ان السلام المسلم سيبلغه صلى الله عليه وسلم في اي مكان كان فيه المسلم دونك هنالك بيان نص الحديث ان هذا الرجل جاء ليناجي الله عز وجل il ne peut provoquer le prophète صلى الله عليه وسلم nous savions bien qu'on nous dit par avant d'accord le bien qu'on nous qu'on par avant celui qui vient invoquer Allah auprès de la tombe de l'homme salih. Ça va mener à quoi C'est par la suite. Allez, ça va mener au shirk. Donc ce que l'on a fait, c'est pas du shirk en soi, mais c'est une voie qui y mène par la suite. Yaqulu al-fawa'id ujubin karamunkar. L'obligation de attendir le blamad. Faniyant tachrim cause de kabr al-nabi sallallahu alayhi wa sallam l'ajid du'a wa kazaku le kabrin qui n'est pas permis de se rendre auprès de la tombe du nabi sallallahu alayhi wa sallam pour invoquer. قصصا تما لعي قصصا دقيقون تحريم تعطيل البيوت من عباره الله وذكره كي لا بابي بدهرصي لي ميزون دولي تريو justement دو رابل بالصلاه بالعباده رابعا تحريم الصلاه في المقابر خامسا بيان ان السلام المسلم يمرور الرسول صلى الله عليه وسلم ها Ah mais ah, il y a un truc dans la phrase. Halawad win ba'uda min qabrihi musallim aw karob. Ouais, il manque quelque chose dans la phrase. Qui soit loin ou proche. Oui, en fait c'est ça. La phrase là il y a il y a un mot dans la phrase. Bon, voilà, alors ça pour que la tombe soit soit loin, ce que tu vas faire comme taslim, comme salat sur lui, lui parvienne. Sadisan intifa' al-amwad bi du'a al-ahya, comme on a dit. pour les morts qu'il ait été profit du droit des vivants. Munasabat al-hadith lil bab al-tawhid. حيث دل الحديث على تحريم اعتياد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليجئ دعاء وغيره وذلك حمايه منه لجانب التوحيد وصد كل طريق يؤدي الى الشرك. تمام علاكه للحديث السابق وهذا الباب كله. كل نبي صراى a rempli on va dire son rôle complètement fermer toutes les portes qui menochir et qui le a assisté sur ce point plus que tout autre parce que c'est la chose la plus importante. Voilà. Voilà هنا والحمد لله رب العالمين.